Tire, tire, tire l'aiguille, ma fille. Demain, demain tu te maries, mon amie. Tire, tire, tire l'aiguille, ma fille. Ta robe doit être finie. Sous tes doigts. entre les mains de ta maman Laï, laï, laï Laï, laï, Tire, tire l'aiguille, ma fille Laï, laï, laï Laï, laï, Tire, tire l'aiguille, ma fille Ta chambre est de petits bouts de soie. Le chat sur le tapis s'en donne à cœur joie. Près du feu qui danse, le fauteuil se balance. et berce ton père endormi. Ta maman, sans dire un mot, acheve. coûte bien du mal Laï, la lilaï tire tire l'aiguille, ma fille, la lilaï la ligne tire, tire l'aiguille, mon ami La lumière de Fumée chancelle Tes yeux se couvrent D'un rideau de dentelle Ne les laisse pas Se fatiguer mon ami Demain Il faut être joli Et qu'en L'orgue Chantera Lorsqu'enfin Tu lui... aimez votre ronde de bonheur la la la la la